cette nouvelle émission de Goodbye Kevin, euh, l'émission 316. Euh, vaste programme encore cette fois-ci avec des morceaux assez calmes, des morceaux qui bougent plutôt en faisant à nouveau le, le tour du monde. Et on va commencer par euh, un morceau, un artiste américain qui s'appelle euh, euh, Martial Cantrell. Non, je dis une bêtise. Martial Cantrell. C'est que j'étais en train de lire le nom du label. Et on va écouter un single assez efficace avec une dose de post-punk, synthétique wave, euh, sorti en 2010, le morceau s'appelle Occupy These Terms. et euh, c'est assez efficace, c'était sorti chez Where Records, et ça c'est un gros coup de cœur que j'ai découvert euh, il y a peu. avec un groupe irlandais qui s'appelle Madras Alach euh, qui vient de Dublin qui s'est formé en 2023 euh, qui propose un indie folk assez dark notamment à travers son premier EP It's L off an Angel. Et ça euh, c'est chouette là Saint-Amoursault de 7 minutes qui monte petit à petit et on sent bien toute la l'âme irlandaise. Le morceau c'est was just a hands with blasters kept me perch so still In your upstairs bedroom On your window windowsill I thought I was dreaming I was wide awake You are all I had loved Ah, for heaven's sake I was just a boy just a boy then I was just a boy then I was just a boy then avec Anastasia Coupe qui on va écouter un extrait de son dernier EP Dot et le morceau Oregon Oregon Oregon euh, qui mêle folk intimiste expérimental c'est assez chouette. If I go forth... le groupe lyonnais It Girls le morceau c'est Hukin euh, avec un super album sorti l'année dernière sur euh, Bureau Bureau B Et là j'aime bien cette basse euh, cette basse mais toujours poétique avec le projet Blue, un album sorti en 2021. C'est la collaboration entre le russe Pavel Milyakov et la chanteuse Yana Plovlva. Et c'est de la musique assez éthérée, assez calme, assez douce, euh, avec portée par une guitare plutôt minimaliste, parfois du saxophone. Euh, c'est assez chouette, c'est euh, très très doux. Et là, on, nous, on écoute le morceau « Strong Willed ». On continue avec un morceau un peu rare, caché, un groupe qui s'appelle Airwing, euh, et là on écoute le morceau I Need Feel, un long morceau sorti en 92, euh, plutôt show gave, dream pop, très très chouette, très répétitif, très euh, très apaisant. vraiment très très chouette oui avec le morceau I Need Feel et on part dans un tout autre genre avec euh, avec le on part au Brésil mais un Brésil plutôt doux avec Cessa et son un extrait de son dernier album euh, comment il s'appelle son dernier album je me le suis noté et je vous le retrouve pas euh Pequenia Vertingen de euh, c'est très chouette serait très, très doux et ça fera écho avec l'artiste qu'on écoute juste après avec le morceau Valer Pena. On continue avec euh, la douceur alors, douceur mélancolique de Soyus qui à, à travers son dernier album Croc, euh, travaille avec euh, de nombreux brésiliens notamment Cessa mais également Tim, Tim Bernardes. C'est un, un album assez doux, assez assez chouette et nous on écoute le morceau Lingua do Mundo. toujours sur Radio Campus Lille dans Goodbye Kevin et on va continuer avec les, les cordes pincées avec euh, le projet de Céline Desberg et surtout ce morceau qui l'a fait connaître alors pourquoi les cordes pincées Parce qu'elle joue du Yadga et Yadga c'est une harpe mongole à 21 cordes et c'est assez chouette tout ça c'est accompagné de sa voix plutôt vaporeuse le morceau c'est Shinta Mani euh, et c'est euh... Pareil, tout est doux, et après on va commencer à danser un tout petit peu. Ginger juste avant avec le morceau Touchus, un peu de DiPauss de Manchester et on enchaîne avec Prince Fati avec Holly Cook, pour le morceau Sugar Water sorti chez Mr Bango. cette émission un classique euh, euh, de la musique anglaise, Roots Manuva, qui s'est fait euh, bien connaître euh, fin des années 90 et début des années 2000 avec son album son album Run comme Save Me chez Big Dada Recording, qui était après remixé en version Dub, qui était Dub comme Save Me. Euh, nous, on écoute le morceau Witness Dub pour faire bouger vos papotins. N'hésitez pas à mettre le son bien fort. good goodbye Kevin avec Pierrot euh, c'est la fin de l'émission je vous dis à la semaine prochaine profitez bien des émissions sur, euh, sur Radio Campus Lille et euh, continuez à écouter la musique forte